Bonjour mesdames et messieurs auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à cette édition de la mi-journée de Sommet Crédit dont voici les grands titres. Certains établissements scolaires du centre-ville Kirundo font face au surpeuplement des élèves dans les classes. La coopération entre le Sénat Burundais et Kenyan Kenya va être renforcée. Cela ressort de l'audience accordée par le président du Sénat Burundais à l'ambassadeur Kenya au Burundi, Sommet Crédit à Gitega. La chronique N de Somme et Crédit parle de la justification de la violence. Voilà pour les titres. Festine Boutoui suit à la présentation. La mise en onde est assurée par Elie Kadog. Encore une fois, bienvenue. Vous n'avez pas Issa Nganilo Vous ratez l'essentiel. Oh bonjour, renforcement de la coopération entre les Sénats burundais et kenyans est l'objet de l'audience accordée par Emmanuel Sinzo Aguera, président du Sénat burundais, à l'ambassadeur kenyan au Burundi. C'est son mercredi dans son cabinet à Gitega. Suivez Emmanuel Sinzo Aguera. Nous venons de recevoir, donner une audience à M. l'ambassadeur de la République du Kenya au Burundi. Et il venait spécifiquement pour deux choses. La première mission, c'était d'amener un message de félicitation du très honorable président du Sénat de la République du Kenya. Et deuxièmement, c'était un message de félicitation, mais aussi un message de renforcement de nos relations et de coopération entre les deux institutions, le Sénat du Burundi et le Sénat du Kenya. Et là, au cours de nos échanges, on s'est convenu qu'on va organiser des missions d'échange entre les deux institutions. Le très honorable président du Sénat a exprimé son souhait d'organiser une visite en République du Kenya. Et là, compte tenu de la situation, si une condition s'améliore, on pourra organiser une visite au Kenya. Pour effectivement renforcer la coopération entre les deux institutions. Emmanuel Sinzo président la présidente du Sénat Burundi, était au micro de Jean de Dieu, il a causé. Le nombre d'élèves dans les écoles fondamentales s'observe dans trois établissements scolaires du chef-lieu de la province de Kirundo. Cette situation pousse les élèves à s'asseoir étant à trois ou à quatre sur un même banc pupitre, ce qui inquiète les parents. Je, Abraham Safari. Dans presque toutes les écoles fondamentales publiques situées au centre de Kirundo, entre autres Kofo, Kanyinya, Bouchaza et Islamique, à partir de la première année jusqu'en huitième année, une classe compte entre 50 à 70 élèves et trois ou quatre élèves partagent en même banc pupitre, ce qui engendre sa démolition dans un temps relativement court. Un autre problème, selon ce que nous avons nous-mêmes constaté, c'est trois ou quatre élèves partagent un même livre lors de l'apprentissage, ce qui fait que des fois ceux qui sont au bout tirent vers eux ces livres pour mieux visualiser ce qui est écrit là-dedans, ce qui fait que ces derniers soient déchirés. Certains parents s'inquiètent beaucoup de cette situation et s'inquiètent également de la formation de la part de ces élèves ainsi que leur rendement, surtout que lors des évaluations, ils doivent quelquefois collaborer. Même des enseignants signalent qu'ils travaillent dans des mauvaises conditions, d'abord lors des apprentissages et surtout dans des évaluations. Mais continuent ces enseignants, ils n'ont rien à changer, ils doivent s'adapter. Dans la direction provinciale de l'enseignement à Kirundo, cette question est déjà connue, mais l'administration communale doit collaborer avec les directeurs des écoles pour essayer de trouver solution. Quant aux parents des élèves, ils demandent plutôt au gouvernement d'ériger de nouvelles classes, confectionner des bons pupilles, Ainsi que fournir des enseignants qualifiés. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safar. 2320 litres de boissons alcoolisées dites ikibar ont été déversés par la police en présence des autorités administratives et judiciaires et déchargés d'hygiène et assainissement ce crédit matin au quartier Moureméla de la commune et province Ngozi. Deux vendeurs de cette boisson sont déjà sous les verrous. 15 autres sans carte nationale d'identité qui s'y trouvaient sont également sous interrogatoire. Au terme de cette activité, le gouverneur de la province Ngozi a exhorté la fermeture de tous les bistrots sans hygiène. Depuis le début de cette opération, il y a environ trois mois, plus de dix tenants de tels cabarets sont emprisonnés. Et en plus d'équipage, Belon a déversé également une autre bière qualifiée selon les vendeurs de Lugombo, mais qui, d'après l'administration, est mélangée avec d'autres produits nocifs à la santé humaine. Cagnéon, la radio de l'avenir. Il est 13h au studio de la radio Isangani, l'eau continue son journal. Près de 15 structures de santé de la province sanitaire de Kayanza ne sont pas alimentées à noyer en électricité. Les titulaires de ces structures disent être confrontés à des défis pour rendre de bons services aux patients qui les fréquentent. Le Dr Chongila Célestin, directeur de la province sanitaire de Kayanza, demande aux titulaires de ces centres de santé de doter de ces infrastructures sanitaires des plaques solaires et des réservoirs d'eau. Patrick Senguimba. Parmi ces centres de santé qui ne sont pas alimentés en eau et en électricité, on peut citer par exemple les centres de santé Gahai Nyabihogo de la commune Kayanza, Ngoro Ekibariwari en commune Gatara, Ogazi Egia Mukona en commune Kabahoy pour ne citer que cela. Les titulaires de certains de ces centres de santé contactés à ce sujet disent que certaines activités nécessitant du courant électrique ne sont pas possibles. Là, il donne l'exemple de la stérilisation du matériel qui doit se faire à l'aide du charbon, certains examens médicaux qui ne sont pas possibles, ainsi que le problème d'aider les femmes à accoucher surtout les heures de la nuit, car témoignent-ils, les infirmiers sont obligés d'utiliser des lampes torches. Un autre défi pour rendre un beau service aux patients qui fréquentent ces structures de soins, c'est toujours l'air titulaire contacté et la conservation de certains médicaments qui doivent être conservés dans un réfrigérateur. Les titulaires de ces infrastructures sanitaires qui ne sont pas alimenté en eau et en électricité, demande à l'administration de prendre cette question en main afin de trouver une solution dilable pour le bien de la santé de la population. Docteur Tchonguera Céleste, directeur de la province santé de Kayanza, indique qu'il a déjà soumis la question au ministère de tutelle. Il précise également que pour pallier provisoirement à ce problème, la Direction Provinciale de Santé à Kayanza recommande aux titulaires de ces centres de santé de doter de ces infrastructures sanitaires, des plaques solaires et des réservoirs d'eau. S'agissant des examens médicaux nécessitant l'usage du courant électrique, Dr Tchonguera Celeste invite ces titulaires des centres de santé à se rabattre aux hôpitaux et aux autres centres de santé qui sont proches et qui remplissent les conditions favorables. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiou va pour la radio et Sangani. Merci Patrick. Sengui, on voit plus de 40 000 rapatriés ont été accueillis par le ministère de l'Intérieur pendant trois mois. Pierre Moulikier, porte parole de son ministère dans une déclaration sortie au début de ce mois d'octobre, dit que certains d'entre eux proviennent de Rwanda, de la Tanzanie et ailleurs. Pierre Moulikier précise que les uns ont été rapatriés par l'OHCR et d'autres rentrent volontairement. Suivez-le. Depuis l'appel qu'il a été lancé par son Excellence le, président de la le nouveau président de la République, lors de son investiture, juste le 30 septembre 2020, nous avons déjà accueilli 43 829 rapatriés, répartis comme suit, 14 113 rapatriés facilités, dont 1510 en provenance du Rwanda, du cas de réfugiés de Mahama, et 287 réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo, et un réfugié en provenance du Malawi. Et le reste proviennent de la Tanzanie. Nous avons aussi, à côté de ces réfugiés facilités, nous avons accueilli 29 716 réfugiés spontanés. Le 1er octobre 2020, nous sommes en train d'accueillir Deux convois. Au niveau de la frontière avec le Rwanda, 650 réfugiés, dont 160 réfugiés en provenance des zones urbaines. On était habitué à n'accueillir que des réfugiés en provenance du camp de réfugiés de Mahama. Au niveau aussi de la frontière avec la Tanzanie, nous sommes en train d'accueillir 906 réfugiés en provenance de ce pays. Et les provinces de grand retour pour tous ces réfugiés sont les provinces de Makamba, Ruigi, provenance Rwanda. Nous disons que nous sommes très satisfaits de ce retour massif qui confirme que les Burundais réfugiés ont répondu massivement à l'appel vivant qui a été lancé par son Excellence le nouveau Président de la République depuis qu'il a prêté serment. Les chiffres que je vous présente sont seulement des chiffres des réfugiés. Quant aux Burundais qui avaient été bloqués à l'extérieur du pays suite aux mesures contre le coronavirus, ceux-là ne font pas partie de ces effectifs des réfugiés qui sont rentrés À ces chiffres s'ajoutent plus de 300 rapatriés qui ont regagné le pays natal ce mardi venus de la RDC, comme nous le trouvons sur le compte Twitter du, du ministère. Certains commerçants grossistes qui exercent leurs activités près du marché Caming ravagé par l'incendie disent qu'ils ne travaillent plus convenablement suite au manque des clients. Ils demandent au gouvernement de tout faire pour que le marché redevienne fonctionnel. Suivez-les au micro-baladeur de la radio Iyenganiro. Toute personne qui exerçait ses activités près du marché a été touchée par ce problème. Ceux qui avaient des marchandises à l'intérieur de ce marché venaient s'approvisionner chez nous. Aujourd'hui, ça ne marche pas pour nous les grossistes, car nos clients ne viennent plus acheter les différents produits. C'est que nos marchandises ne s'achètent plus. Nous demandons à l'État à tout faire pour que ce marché soit reconstruit, pour que les commerçants puissent continuer leurs activités. Il y a eu un changement parce que nos clients ne viennent plus pour s'approvisionner en marchandises. Aujourd'hui, ça ne marchait pas. Nous demandons au gouvernement de tout faire pour que les commerçants regagnent encore le marché et voir comment nous allons continuer nos relations. Excusez-nous, plus de 300 rapatriés sont venus de la Tanzanie. Et certains propriétaires des restaurants et les acheteurs des différents articles à l'ancien marché de Kamenge disent perdre du temps pour s'approvisionner. Les uns se rendent à la 7e avenue, d'autres sont entre jeunes Kamenge, d'autres encore dans différents marchés de la commune urbaine d'Onaangwa de et demandent tous la réhabilitation de son marché. sur moi La justification de la violence est souvent utilisée par, pour défendre quelqu'un. Le socio-anthropologue Tarsis Emmenimana explique que la société et l'histoire du passé influencent l'utilisation de la violence. Est-ce qu'un groupe quelconque trouve quel seul moyen d'arriver à leur fin et de passer par la violence Il doit dans son cas trouver des justifications. Sinon, le socio-anthropologue Tarsis Emmenimana, c'est l'égocentrisme. Par nature, l'homme a un oui et une force. L'homme moi qui veut primer sur les autres. Et là, lorsqu'il ne peut pas y arriver, lorsque ce moi ne peut pas arriver à un objectif par la procédure des biens alors l'homme utilise toujours la violence. Et cette violence qui peut être physique, qui peut aussi être symbolique. Euh, il fait référence à son éducation, mais aussi au passé de la société. C'est la vie des gens qui ont utilisé cette violence. Pour arriver à leur fin, alors celui-là aussi voit que s'il utilise la violence, il va arriver à sa fin. Et comme conséquence, la violence appelle la violence, d'où les violences cycliques. Et si nous sommes dans une société dont la violence est prise comme une valeur, donc nous serons à perpétuer les violences. C'est une violence qui appelle notre violence. Donc nous sommes dans une violence cyclique et nos pays n'avancent plus. Et là, dans ce contexte, Toi qui es de cette violence et maintenant, tu ne sais pas demain, tu seras toujours amis d'utiliser cette violence. Puisque cet autre groupe à qui cette violence a fait des conséquences, va se réorganiser par après pour que lui aussi, son groupe, puisse utiliser de la violence pour écarté, pour se venger. Donc, ils seront dans un cycle de violence et de vengeance, ce qui n'a pas à rien. Il trouve qu'il y a des constructions de ces langages incitant aux violences est facile au moment où il y a des instances habilitées. Il y a des instances, des institutions reconnues légalement pour lutter contre cet usage de la violence. Il y a bien sûr des institutions ou des instances qui ont ce monopole de violence physique. C'est la police, c'est l'armée, c'est la magistrature. Il y a ces trois instances sont là pour exactement éviter qu'il y ait un usage excessif de cette violence de la part et d'autres Alors, si la justice travaille comme il faut, voilà, chaque personne aura peur. Quand nous avons la violence, on va utiliser la loi pour être puni. Et il aura à respecter, et son semblable, il aura à respecter chaque personne dans ses droits. Et selon l'écrivain Blaise Pascal, il faut mettre ensemble la justice et la force pour faire en sorte que le juste soit fort et que le fort soit juste. Merci. On est là, Moucho, et c'est par cette chronique que nous mettons en point final à cette édition de la mi-journée de Sommet Crédit. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour sa collaboration technique. Festine et tous. j'étais à la présentation. Au revoir. Bon après-midi.